Ma foi dans le prophète. Le prophète Muhammad est la conclusion des messagers, l'imam des prophètes est la meilleure création.